Deux ces ok, c'est le deuxième acte yeah. Je bouge col mat, les brèches portées par ceux qui causent trop mal, gros scandale, comme un petit pris par des grosses sandales sans s'emballe, pourtant sans se faire de cadeaux Des années qu'on plane, mais on est toujours menés en bateau On a sorti les rats mais c'est pas gay Pour en nous entraîne, Laissez la trame nous séparer L'arme au bourreau de l'entraîne Je comprends les problèmes de taille Les types qui manquent pas d'air à réclamer des céréales Finir la bouche dans un bol d'air L'apparence, le lost n'est pas là par hasard dénicheur de talent ont trouvé une aiguille dans un bazar Ils sont grandit sans bain de soupe, rêveur en plein de sous C'est pour nos potes qui écoutent, qui kiffent quand le disque tourne Pas de glock dans l'équipe, ni de bif quand le bis tourne Le hip-hop est gratuit, donc on risque le tout sans risque tourne On fait mal aux autres, un rappeur sans punchline est un chien qui n'aime pas Je vais ravaler ma salive, tourner ma langue dans ma bouche Laver mes péchés mais on change pas après une douche J'ai levé la serviette de mes doutes, écoute Et tu verras qu'il n'y a pas que les sueurs froides zal je niet Sans prendre pour bon appart, t'en avoir dans la tête plus que dans son bel appart Ça c'est censé fluide dans les enceintes Drine dans l'essentiel La suite de nos anciens Les histoires s'imitent vivement l'armistice À l'école les armes s'immiscent Et même les armes On marche sur de la glace Sans savoir quand elle va briser Pour rien tu peux glisser Comme Brian de venir la risée Corriger mes fautes avec de l'encre rouge Rédige des textes sombres Pour pas finir lanterne rouge J'écris je rappe pour le plaisir Les textes des faces sont précises Guette l'ambiance Tu verras que la France apprécie C'est simple et con N'essaie pas de nous contrer non. Je présenté te confrère aux confrères pas du bien et de son contraire Ok, du mal à percer mais c'est pas le but Moi je me barre d'ici pas faire la pute Pour un pari, merci <rire> J'ai ravalé ma salive, tourné ma langue dans ma bouche Lavez mes péchés mais on change pas après une douche J'ai levé la serviette de mes doutes Écoute, et tu verras qu'il y a pas que les sueurs froides pour les gouttes J'ai ravalé ma salive, tourné ma langue dans ma bouche Lavez mes péchés mais on change pas après une douche J'ai levé la serviette de mes doutes